レビュー 10! p a r t i de rien, c'est la vérité. Tout ce qu'il y avait, c'était une idée. Jour après jour, fallait la nourrir et garder aussi son authenticité. L'Evicus, l'identité, c'est se battre avec ses capacités. Avec les moyens du bord, on déborde d'énergie et de qualité. Faire ce qu'on aime, c'est la finalité. On aime ce qu'on fait, tu n'as même pas l'idée. Quand tu fais ce que tu aimes, même le produit, c'est m i fini et de qualité. Baisser les bras, je ne peux pas. Baisser les bras, je ne veux pas. Peut-être le succès est à deux pas. C'est ça, la Lévicus mentalité. Quelle que soit la passion que tu as, ne laisse jamais personne. sans De faire abandonner l'idéal philosophique de l é v i q u s s c'est ça, faut toujours tout donner. Viser haut comme les pharaons, même si pour l'instant je ne suis pas couronné. S'élever petit à petit comme une pyramide et rester pendant des années. l é v i q u s l é v i l é v i q u s l é v i q u s l é v i q u s Lévy Lévy Lévy l レヴ l レ v ィ・ギュスレヴィ・レ e ィ・ギ s スレヴィ・レヴィ・ギュス l ヴ v ギュスレヴィ・レヴィ・ギュスレヴィ・レ s ィ・ギュスレヴィ・レヴ s レヴィ・レ i ィ・ e ヴィ・レ s ィ・レ i ィ・レッ� i s ����������� e ��������� e ��� l ���� m e ����������� i s � e ������� s �� aut,、si e. s �������� e ��� Une fois arrivé au sommet, t'inquiète, on va gester. Pas la même erreur que les autres, nous on va charbonner jusqu'à la mort. On ne connaît pas les airs de repos, on court après nos rêves pendant qu'on dort. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit, mon ami, et s fort. Quoi qu'il arrive, on va garder la boussole, mon ami, on vise le nord. Viens les jours où c'est dur, mais sache que c'est juste la procédure. Viens le jour où le fruit de tes efforts on tombe une fois que c'est mûr. Vivre ses rêves, rien de plus, c'est ça l'identité, l e s v i c u s レビュー、レビュー、レビュー、レビュー、レビュー、レビュー、レビレビュレビュー、レレビュー、レレビュレビュー、レビュー、レレビュー、レレビュレビュー、レビュー、レ you